50 languages 78 adjectif 1. adjectif 1 une vieille femme une vieille femme une grosse femme une grosse femme une femme curieuse une femme curieuse une nouvelle voiture une nouvelle voiture une voiture rapide une voiture rapide une voiture confortable une voiture confortable un vêtement bleu un vêtement bleu un vêtement rouge un vêtement rouge un vêtement vert un vêtement vert un sac noir un sac noir un sac brun un sac brun un sac blanc un sac blanc des gens sympathiques des gens sympathiques des gens polis des gens polis. des gens intéressants des gens intéressants des enfants affectueux des enfants affectueux des enfants effrontés des enfants effrontés des enfants sages des enfants sages